surprise Unai Emery l'ancien entraîneur du FC Séville. et puis des caméras thermiques pour éviter la triche la technologie vient au secours du cyclisme qui a connu des cas de tricherie mécanique l objectif est de détecter d'éventuels petits moteurs cachés sur des vélos le dispositif sera utilisé sur le Tour de France qui se lance je vous le rappelle samedi du Mont Saint-Michel pas de triche pas de doping ici à Skyrock rémy au taquin on va trop retrouver un ouais. petit peu plus tard pour l'actu pour le sport à l'heure 6h 9h les show le morning de DiFall sur Skyrock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 On j'ai l'époque a changé J'ai tout perdu depuis que les hommes vont bien pire que moi Le jazz n'sait plus en pas Le jazz n'sait plus en pas dans Mais sans lui en cette époque lui en plus Il n'a plus d'appli sur le globe depuis qu'on lui a pris son job Non le jazz n'sait plus en pas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 l'enfer n'est plus chez moi mais belle est bien chez vous monsieur mais a changé. A changé. n' pas à changer pas les n'ont plus besoin de moi oui il n' pas à changer j'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi le job s'habille plus un pan le Ça bip plus, oh, oh, oh. plus, oh, oh, oh. Bosses, plus un padan sur le le Oui l'élève a dépassé son maître oui, l'élève a dépassé son maître un fond bir qucal les meilleurs moments du morning de Diffoul <rire> 6h-9h sur Skyrock Morning Show Morning puis, vos conseils pas chers et conseils pas chers vacances parce que les vacances c'est cher et eh oui les vacances ah ouais, c'est cher, cher. Eh oui. par exemple